Nous sommes le lundi 14 avril. Karim, étudiante en NSAM, effectue son premier stage en entreprise dans une usine de production automatisée. Son responsable, M. Ben Ali, lui a confié la supervision de la link numéro 3 pour la matinée. Tout semble normal. Les indicateurs sont au vert. Karim note les valeurs dans son carnet de bord, comme on le lui a appris. Puis, à 9h, 17 précisément, une alarme retentit.